Jurisprudence de la pureté 1. Si je veux prier, je dois purifier mon corps avec ablution et purifier ma robe et la place de mes prières, alors c'est l'une des conditions de validité de la prière.